Tu veux être un homme, et pourtant, moi je voudrais tant que tu restes un enfant, mon petit bonhomme. La vie chez les hommes, c'est un jeu souvent dangereux, mais la gagne qui veut. Le monde n'est pas fait. Que de rêves de soleil et j'étais mon père pour toi, quelqu'un pourra-t-il t'offrir un amour pareil à celui que j'ai pour toi? C'est trop tard pour l'arrêter Mon petit bonhomme Tu seras énorme Avec tout ce que ça comprend De bon et de méchant Mon petit bonhomme Jij de verre, la vie que tu espères. Un jour pour des bras qui sauront te retenir. Toi, tu lâcheras ma main. Maar je te verrai quelquefois me revenir. Quand tu auras dû. Chagrin, mon petit bonhomme, si tu m'abandonnes, mon petit bonhomme, je te le pardonne. En attendant que tu grandisses, chante la vie, mon fils. En attendant que tu grandisses, danse la vie, mon fils. Show <laughs> me